Unité 2. Leçon 1, exercice 3. Écoutez. Indiquez dans quelle syllabe se trouve le son v. A. Rendez-vous. B. Service. C. Écrivain. D. Livre. E. Avenue. F 20